Bonjour Mais qu'est-ce que tu fais Je danse Tu danse Le foxtrot, la polka Non, non, je danse le froid. Quoi Le fox. Hey Quand on feuilletait naguette Dans les greniers de nos grands-mères On découvrait des tas d'objets Qu'on appelait nids à poussière Mais ma grand-mère à moi Dans son grenier possède un tas De bons vieux disques sympathiques Et un phono mécanique Un petit coup J'ai l'impression bizarre De faire danser l'histoire